Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast auto. Luc Desormeaux au micro. Et non, ce n'est pas Jean-Benoît gagné. Jean-Benoît qui est en congé. Il a décidé de prendre l'été,、euh, pour se reposer, se ressourcer et prendre un peu de temps avec sa douce. C'est parfaitement correct. Jean-Benoît qui,、euh, qui, travaille beaucoup et surtout qui voyage beaucoup ces temps-ci. Donc, on va le laisser、euh, se reposer et pas nous,、euh, nous péter une dépression puis devoir quitter de toute façon. Mais avec moi, j'ai quand même mes Deux comparses, c'est Martin Sagala. Salut, Martin. Salut. Et Jean-François Beaulieu. Salut, Jean-François. Salut. Donc, c'est ça, on va faire l'émission pas mal, nous trois, pour,、euh, pour l'été, en autant que vous êtes toujours libres pour、euh, passer des petites soirées comme ça avec moi à parler char. Ben、ouais, oui. Donc, ça va, être, ça va être amusant quand même, puis on va,、euh, on va attendre notre animateur préféré、euh, à l'automne, dans ce coin-là, quand ça étendra. Donc, messieurs, cette semaine, je vais commencer par un sujet, qui, qui, qui v a peut-être intéresser certaines personnes. J'ai été, invité par Volkswagen le 20 juin à aller essayer la toute nouvelle Golf 2015. Donc, celle qui, qui vient, qui arrive présentement, chez, chez les concessionnaires. Bon, ça fait, quoi, deux ans, à peu près, qu'elle est en vente au, e、euh, n Europe. Elle a gagné le titre de voiture mondiale de l'année,、euh, p u i s elle est vraiment, primée par la critique et tout ça. Pis u là, ben, nous autres, on vient de la recevoir. Vous allez vous demander pourquoi ça a pris tant de temps que ça. Ben, il a fallu que、euh, Volkswagen reconstruise ou refasse en majeure partie l'usine au Mexique qui bâtit les,、euh, les golfs, parce que c'est une nouvelle plateforme et tout ça. Donc, ça a pris du temps à refaire,、euh, l'équipement et tout ça pour être capable de construire la nouvelle golf. Mais là, c'est fait, ça arrive, est produite. Et puis, j'ai eu l'occasion,、euh, de, de l'essayer. Je vais vous parler un peu comment ça, ça, se comporte. On va passer aussi un petit peu à travers les données techniques puisque j'ai pu ramasser comme information chez Volkswagen quand j é t a i s là. Donc, c'est ça, Volkswagen nous a invités. C'était à Toronto. Donc, j'ai pris l'avion le vendredi matin. J'avais un vol à 6h30. Donc, debout 4h, e h les, les, les yeux dans la brume. Je me suis tenu l é à l'aéroport de Dorval. Et puis,、euh, bon, pris l'avion,、euh, C'était supposé décoller à 6h30. Finalement, il y avait un problème sur la piste. Je sais pas trop quoi. Ça a pris, u、euh, n e c o u p e de, peut-être une demi-heure. On a décollé à 7h, arrivé à Toronto à 8h15. On a pris, u、euh, n petit taxi pour ses,、euh, on s'est en allé à l'hippodrome de Woodbine.、Euh, bon. Moi, je m'attendais à ce que Volkswagen nous amènerait à une piste de course. Mais non, c'est, une piste de course, oui, mais de chevaux. Donc,、euh, c'est, e s t pas vraiment la même chose. <rire> c'est une idée. Tu sais, c'est une idée. Ben, chevaux, chevaux vapeurs, tu s、ouais, a、bon. i C'est un lien, ben ouais. C'est un lien pareil. c'est une belle place, pis surtout, ils ont des salles de conférence, pis un grand stationnement, que Volkswagen, bon, en a loué une partie, pis avec des beaux comptes de circulation, tu s sais, a ce qu'on est pas habitué de voir dans la région de Montréal, non? <rire> ce qu'on voit trop dans la région、ouais. de Montréal, i、oui. Euh, tellement, il y a tellement de cons oranges, on est tout en train de pogner des coups de soleil.、Euh, donc, c'est ça, ils ont, l o u é une partie d'un stationnement, pis ils ont, avec des cons oranges, fait des deux pistes improvisées, une piste pour la GTI, pis une piste pour la Golf régulière. Donc,、euh, 9 heures arrivées, on est on est accueillis avec、euh, du café, des muffins, des affaires comme ça. J'ai jasé avec d'autres journalistes là-bas, un peu partout à travers le Canada. Il y avait,、euh, on était trois gars du Québec, pis u、euh, il y avait d'autres journalistes de Toronto, pis u d'un peu ailleurs au Canada. Pis u à 10 heures, on avait, Un, e conférence de, qui était prévue. La conférence, c'est ce qui était bien. Bon, on avait Thomas t e t s l a f là. Thomas t e t s l a f c'est le grand bonze de Volkswagen au Canada. C'est le gars qui s'occupe des, des médias. C'est lui, les, les, relations médias au Canada. Et est puis. Très sympathique. Oui, super sympathique. Un vrai gars de char. Oui. Pas, pas un gars qui,、euh, qui fait semblant d'aimer ça, là. Tu y non, parles, non, non. tu vois le feu dans ses yeux,、là. Tu vois que le gars, il, il aime les autos. Euh, donc, il y avait lui qui, qui était là pour présenter. Puis, avec、euh, la technologie Google Hangout, là, ceux qui connaissent pas ça, c'est un peu comme un Skype, mettons.、Euh, nous, on avait des ingénieurs,、euh, des gens qui étaient, qui travaillaient sur le projet de la Golf、euh, en Allemagne directement, qui étaient là. Puis, qui étaient pour, pour nous faire une présentation, puis répondre à nos questions. Donc. Euh, bon, on a appris ce que pas mal tout le monde savait déjà, l a b e e t l e ça, a beau être une voiture mythique de tout ça chez Volkswagen, mais c'est la Golf qui est l'image de Volkswagen, C'est la voiture la plus importante. C'est leur plus gros vendeur aussi. Donc, c'est, c'est pas surprenant que c'est cette voiture-là qui,、euh, qui, qui, donne l'image. Ils peuvent pas vraiment manquer leur c o u p、euh, donc, on, on, a, on a, bon, ils nous ont présenté comme ça. Là, après ça, on a eu une,、euh, une présentation sur la Golf en tant que telle, la nouvelle plateforme. Bon, la nouvelle plateforme qui s'appelle MQB, pis u là, je vais passer le vrai nom allemand parce que il y a des E avec des accents q <rire> u o n n'est pas habitué de prononcer, des affaires comme ça. Donc, MQB, c'est une plateforme qui、la、va se retrouver sur, sur 40, 40 modèles, modèles、euh, chez Volkswagen, p u i s probablement chez Audi aussi. aussi. Donc, c'est 40 modèles qui vont être bâtis sur cette plateforme-là. Ce que ça fait, c'est que ça va,、euh, aider Volkswagen à couper aussi le prix des autos. Euh, par exemple, la Golf de base va baisser d'environ 1000$, puis une Golf plus équipée, comme une GTI, elle va baisser son prix de base d'à peu près 2000$. Donc, euh, c'est une baisse qui est quand même assez considérable pour une voiture de cette catégorie-là. Surtout que c'est un bon vendeur, il aurait pu laisser le prix pas mal semblable, pis u il aurait toujours été compétitif, pis u le monde en aurait acheté autant. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour ceux qui se magasinent une Golf. Si, On regarde、euh, ce que la plateforme apporte aussi, puis、euh, les nouveaux matériaux. Ben, à part du poids,、euh, la nouvelle Golf、euh, pesait 2806,、euh, 2806 livres、euh, sur le modèle 2013, parce qu'il n'y a pas eu de modèle 2014. Puis, la modèle 2015, elle、euh, va peser 2610 livres, donc elle a perdu、euh, 196 livres. Fait que c'est quand même bien. Quand même. Oui, c'est quand même bien, surtout, surtout que, bon, Il va avoir trois choix de moteur. Un 4 cylindres turbo d'1.6 litres.、Euh, injection directe,、euh, qui va produire 170 chevaux, 184 livres pieds de couple. Un nouveau diesel de 150 chevaux et 234 livres pieds de couple.、Mm -hmm. Ceux qui aiment les diesels aiment le 234. Et、oui, j'ai hâte de l'essayer. Oui, ça devrait être dans le pas pire. Puis pour la GTI, elle, elle va recevoir le 2 litres turbo qui produit pas 200, mais maintenant 210 chevaux et 258 livres pieds de couple,、ça、fait que c'est 10 chevaux de plus que le modèle sortant et 196 livres de moins que le modèle sortant, donc、mmh. ça devrait être pas pire.、Ouais. Euh, la boîte manuelle, toujours c s t c rapport, s puis la boîte DSG aussi. Euh, va être aussi disponible. La DSG, c'est une 6 rapport, mais je me demande si la 7 sera pas aussi mise là-dedans, p u i s que Volkswagen, me semble, travaille ou ont une 7 rapport de disponible, e、euh, dans le DSG. Ça, ça a pas été clair si c'est une 6 ouais, ou une, je 6. une 7. Je r a i e plus, moi non plus, si j'ai pas vu ça dans un quête d'après, ou quelque chose comme ça. Mais... c o m m u n i q u e r quelconque, là. Ouais, mais, ça, il、si, est, est loin, là. Ouais, c'est ça. Donc,、euh, de toute façon, quand je vais pouvoir, j'imagine pouvoir l'essayer.、Euh, de, de toute façon, pendant, durant、prend. la durée de vie du modèle, elle va sûrement arriver, la 7, de toute façon, d'ici à la fin de la vie du modèle. Ouais, on parle probablement un, un autre 4 ans, peut-être 4-5 ans pour cette génération-là. Nous autres, on va l'avoir moins longtemps que l'Europe l'a eu. Ça fait déjà deux ans qu'ils l'ont, eux autres. C'est relatif,、vraiment. si on a l'autre modèle 2 ans plus tard aussi. Bien, théoriquement, selon ce qu'on a su, non. Parce que le nouveau modèle, c'était, c'était pour refaire l'usine qu'il y a vraiment eu, pis u chercher des nouveaux fournisseurs, pis u tout ça, que ça a pris tant de temps que ça. Cette étape-là est faite. Fait que,、euh, Thomas nous avait dit que, théoriquement, la prochaine génération devrait l'avoir pas mal en même temps que l'Europe. Mais on verra quand qu'on, on arrivera là. Un coup rendu. Ouais. Donc, d'autres, d'autres informations qu'on a eues, ben, est un peu plus longue, est un petit peu plus large. euh, elle est un petit peu plus basse, donc, elle est plus près du sol, elle va avoir une,、euh, un, un meilleur, e position sur la route, elle va être un petit peu plus basse, donc, plus collée.、Euh, le pare-brise est un petit peu plus incliné,、euh, p u i s la ligne de toit est un peu plus basse, donc, l'aérodynamiste va être encore mieux. e l l e a des nouveaux p h a r e s h i d qui peuvent, bon, ça, ça va être en option, p i ils en ont parlé sur la GTI qu'il y avait là, je sais pas, ça va être quoi les options, sur quoi ça va être disponible, sur quoi ça va être standard. J'imagine sur la GTI, ça va peut-être être standard. Un nouveau f o r e HID qui s'ajuste automatique selon le poids à l'arrière de l'auto. Donc, vous asseyez deux adultes en arrière,、ouais. le devant de la voiture monte. Donc, les p h o r t s vont s'incliner pour,、euh, éclairer plus bas, pour éclairer la route et non pas le top des arbres, tu sais.、ouais, t p le pare-brise des gens qu'on rencontre. C'est ça. Ça, ça、ouais. va se faire apprécier par les gens qu'on rencontre quand on a un petit trailer ou quelque chose. C'est ça. Donc, ça va aussi, se,、ouais. ça va aussi faire ça. Puis,、euh, ils peuvent aussi, il y a les feux de croisement. Donc, quand on va croiser une autre voiture, si on est sur les hautes, comme on dit, la voiture va changer de mode pour ne pas éblouir la personne en avant. Donc, c'est、euh, vraiment bien. Puis,、euh, l'ouverture du coffre a u s s i e s t un peu plus grande. Puis, le seuil est un petit peu plus bas pour rendre l'accès au coffre un peu plus facile. C'était déjà bien, là, la, la GTI, pour l'avoir conduite l'année passée.、Euh, C'est déjà, c'était déjà vraiment une bonne voiture. Fait que juste les améliorations qu'ils vont faire, ça peut juste être, ça peut juste être top. Donc,、euh, l'intérieur va être un peu plus spacieux. On parle de plus d'espace pour les coudes, les genoux.、Euh, puis si vous aimez les sièges carottés, là, les, les sièges classiques de la, la GTI, ben, ils vont revenir. Donc, ils vont être disponibles aussi. Fait que c'est pas mal ça, les nouveautés. Ce qu'on a réussi à savoir aussi, mais,、euh, c'est, plus en jasant avec d'autres mondes de Volkswagen pendant l'événement. C'était pas dans, c'était pas nécessairement dans la conférence.、Euh, il y a une version R en développement. Ça, ils en, ça, y en ont parlé. On n'a pas eu vraiment de date à la, à la présentation. m a i s j'ai comme, tu sais, un petit en peu gratté. Ouais, non, j'ai demandé. <rire> puis,、euh, j'ai réussi à avoir une simili-réponse, donc c'est quand même pas pire que des,、euh, pas de commentaires. Donc, ça, il va y avoir une version R, e l l e devrait,、euh, être propulsée par un 4 cylindres turbo qui va produire 290 chevaux, puis 280 livres pieds de couple,、euh, c'est une voiture qui va être à traction intégrale, puis,、euh, la différence avec le modèle 2012, c'est que elle, Va pouvoir avoir une transmission automatique. Donc, la DSG va être disponible dans le modèle R, ce qui n'était pas disponible dans la dernière génération de Golf R 2012.、Euh, il y avait simplement la transmission manuelle à 6 vitesses. Là, on va pouvoir s'acheter la Golf R avec une transmission automatique. Le seul problème, les Golf R sont en quantité très limitée.、Euh, je ne sais pas combien -ce il y en a eu pour le Canada. Des、euh, 2012, mais c'était vraiment pas beaucoup. C'était une petite, petite quantité. Ils se sont vendus、pas、en un an.、Si、Quelque chose comme ça là, pour le Canada en entier. p u Il y en avait une justement à Toronto. Il y en avait une sur place. Elle appartenait à quelqu'un de、mm. chez Volkswagen. Elle était vraiment super belle. Elle était bleue avec、euh, avec des,、euh, des, des gens de noirs. Le bleu des... de la Golf.、Euh, ouais, mais c'est un bleu foncé. Puis,、euh, avec, avec les jantes noires, là,、euh, c'était quelque chose. Donc, c'est ça. Puis, selon ce qu'on a pu apprendre, est-ce que ça va être vrai ou pas,、euh, elle, elle devrait arriver au printemps prochain. Donc, euh, euh. si vous, vous magasinez une Golf Air, mais le prix,、euh, je ne sais pas, tu te u t rappelles-tu du prix de la Golf Air 2012? C'était-tu poche r de 50 000? Cher. Okay. C'est、ouais, ça, c'est ça, mais ça, c'est très proche <rire> je de 50 faire. ans. C'est c a i r C'est cher. C'est ça, c'est、euh, cher et pas mal. Non,、euh, oh, là, ben, le... il y a de la surenchère sur ces véhicules-là aussi. C'est rare, hein? Quand, quand tu en as 500 pour le Canada、ça. au complet,、euh, Normalement, ils sont son alloués、si、le certains. Les prix de vente du concessionnaire, c'est ça, sont alloués. Puis même si le prix de vente du concessionnaire serait supposément de 50, le concessionnaire peut bien la mettre à vendre. Tu p r e n les 10, puis il va la vendre quand même. Soin, c est, c est, il va trouver quelqu'un qui va vouloir l'avoir, parce que ça devient un objet de collection aussi un peu. C'est des pièces de collection. Quand e l s sont numérotées comme ça, en d i 0 ans, ce véhicule-là va encore avoir une bonne valeur.、Okay. C'est ça. Puis tu vas avoir eu plein de plaisir avec. Puis même l'hiver, c'est vivable parce que tu as. q r o u e s motrices. La valeur de la revente l'hiver, c'est moins gagnant. Oui, oui, t'aimes mieux de la serrer si vraiment tu veux. En rareté, comme modèle, c'est. Oui, la, la, la scraper dans,、ouais, dans un banc de neige, ça peut être intéressant. Oui, c'est ça, la scraper dans un banc de neige l'hiver. Le、euh, VRX,、ouais. il y en a plein. <rire> oui, c'est ça.、Euh, bon, ça, puis j'ai aussi posé la question pour les gens qui veulent、euh, peut-être. On avait parlé avant la Golf électrique, puis la Golf.、Euh, il y a la e-Golf qui est la Golf électrique, puis il y a la Golf GTE qui est une Golf、euh, avec moteur électrique. C'est une Golf plus hybride branchable.、Euh, il n'y a pas de date, il n'y a pas de plan non plus pour la vente au Canada. On sait que ça va venir aux États-Unis、euh, ouais, cet automne. Elle va commencer à être disponible dans certains États américains, donc toujours, probablement, Californie, Oregon. Ceux qui ont. Les, les, euh, les États qui ont des lois sur la zéro émission, donc il faut absolument que les constructeurs vendent des véhicules électriques ou hybrides pour, être, pour avoir le droit de vendre là. Donc ça va être ces États-là.、Euh, ils vont regarder comment ça va. Et puis, si ça va bien, s'il y a l'air d'avoir une demande pour ça, ils vont la rendre disponible au Canada.、Euh, mais on a appris aussi que Volkswagen veut devenir le premier constructeur de voitures、euh, hybrides et électriques. Au monde pour 2018. Donc,、euh, si, on, si on additionne un peu,、euh, d'ici 2018, on devrait l'avoir au Canada. Mais、mm. c'est loin 2018, là, mais. On verra rendu là. C'est ça, on verra rendu là, mais ça serait le fun,、euh, ça serait le fun que ça arrive. Bon. Toujours pas de nouvelles de la GTD. La GTD, Thomas l'aveux. Ouais, je sais,、euh, on en a parlé longtemps. Ouais, et il、euh, essaye. Mais. i n t e s de travailler fort sur le projet. C'est parce que les Américains, eux, la veulent pas. Donc,、ah. faire un peu. Importer... Eux ont peur de ne pas les vendre.、Mais、ouais, c'est ça. Ils l s vendraient quand même. Ouais, parce... Au pire, le Canada pourrait leur racheter. Leur... Oh, on les, vend.、ouais. les vendrait toutes.、Ouais. Oui. Parce que c'est ça, la GTD, c'est une Golf GTI, mais diesel. Donc, ça va être le modèle sport diesel. Ça va se vendre en Europe présentement. Le Canada est en négoci... négociation aussi avec les États-Unis pour pouvoir. En importer parce que ça coûte quand même assez cher. Et puis,、euh, bon, c'est ça, c'est un peu retardé à cause de ça. Donc,、euh, à peu près comme la Golf électrique, il n'y a pas vraiment de, de nouvelles ou de, de plans précis non plus.、Euh, bon, la Golf sur, sur la piste, j'ai réussi à essayer les deux. Ça a été plutôt bref, là, je vous dirais. J'ai eu à peu près、euh, quoi, 15 minutes. e、euh, n、oui. arrière d e volant, de, de diverses,、euh, diverses g o l f j'ai réussi à essayer deux GTI différentes, dont une avec les sièges carottés, l'autre avec les sièges en cuir. Je sais pas, j'ai une préférence pour les sièges carottés, juste pour ce que ça représente pour l e GTI, là. mais、euh, même si les s i è g e s en cuir sont hyper confortables. Puis j'ai pu essayer aussi la golf régulière.、Euh, la GTI, bon, c'est l'accélération, c'est, c'est, tu sais, c'est de la manière que ça se tient sur une route, ça colle à la route, c'est vraiment intéressant.、Euh, on n'avait pas une grosse piste, là, faire le, faire la piste au complet, c'était à peu près 40 secondes,、euh, ceux qui,、euh, ceux qui veulent voir ça, faudrait que je le mette sur le site du Podcast Auto,、là. Allez voir sur le site du Podcast Auto par le temps que le, le podcast va sortir, je vais le mettre sur la page principale. J'ai fait une petite vidéo. Ou sur la page YouTube aussi du Podcast Auto est là. J'ai fait une petite vidéo, ça dure à peu près une minute quarante, puis c'est deux tours de piste. Donc,、euh, c'est vraiment、euh, rapide. La, puis la Golf est capable de tenir la route.、Là. Elle ne rougit pas, elle ne polie pas devant une Civic SI ou des choses comme ça. Elle, elle colle à la route.、Là. Ça a été vraiment amusant. Les accélérations sont bonnes, le freinage est bon, elle est capable de prendre les courbes. L'essayer, c'était vraiment, vraiment intéressant. Puis, la différence avec la GTI pis la Golf régulière, c'est vraiment la puissance du moteur. Parce que pour le reste, c'est la même transmission.、Euh, ça freine pas mal aussi bien, ça, ça se tient aussi bien sur la route.、Il、y a pas, à part la puissance, pis, euh, s i s y a pas une, une énorme différence, surtout dans la vie de tous les jours,、là. Mais tu sais, une GTI, c'est une GTI. Mm -hmm. c'est la voiture culte, c'est la voiture de chez Volkswagen, donc c'est probablement vers ça que j'irais si j'avais une voiture comme ça à m'acheter. Oui, c'est une belle bébelle parce que tu sais, c'est tout une GTI, je veux dire, c'est spacieux, c'est un hatchback, fait que t'as de la place si tu veux aller faire des commissions, c'est C'est sportif, fait que si tu as le goût de la pousser un ça, peu dans des courbes ou sur une piste, tu peux.、T'sais. Une petite voiture normale, entre guillemets, de monsieur, madame, tout le monde, mais avec un moteur un petit peu plus allumé et qu'on peut s'amuser avec. C'est ça.、Okay. Fait que C'est vraiment, vraiment le, le, le paquet complet. C'est vraiment comme la petite boîte de plaisir qui peut être aussi pratique parce que tu peux avoir. Tu as quatre portes, tu peux avoir deux portes, tu peux avoir quatre portes, tu peux avoir des gens assez en arrière, confortables, puis quand même avoir une voiture que quand tu veux te faire plaisir, tu peux. Tu, sais, tu peux, aller, tu peux aller faire de la piste veux c t p e u aller faire de la piste avec, tu veux aller、euh, en camping une fin de semaine, tu peux mettre tu sais, quand même pas mal de stock dedans pour partir. Je ne parle pas de, de partir avec une tente qui ne finit plus pour 15 personnes.、Là. Mais tu, sais, tu pars avec une petite tente, une couple de sacs de coucheur, tu es capable de partir. Ce n'est pas une auto qui va. Tu ne sais, seras pas handicapé de, de, de l'espace d'une voiture normale parce que tu décides de t'acheter une petite sportive elle est c a p a b l e d'être polyvalente. Mais non, mais non, non. c'est pas un tape-cul. f a u t que tu es allé se non. promener et décider de partir à Gaspésie ou quelque chose.、Là. Ça sera pas quelque chose de pénible.、Là. Non. OK. Fait que, non, super amusante à conduire. J'ai hâte de faire un vrai test routier avec. C'était comme j'ai dit, j'ai à peu près.、Mm. Quand j'ai dit 15 minutes, j'ai eu à peu près 10 minutes en arrière, en arrière du volant.、Là. Puis c'était pour OK, il faut que je colle la caméra là, il faut que je filme, puis tout ça, tout ça. Ça, ça, a, été, ça a été quand même. Tu as apprécié...、ouais, ouais, ouais, eu le temps d'apprécier l'expérience. Oui, oui, oui. J'ai eu le temps d'apprécier la voiture en tant que telle. Mais pour ce qu'on en a vu, pour ce qu'on a pu essayer, elle est accomplie. C'est une voiture qui, qui, qui est pleinement elle est plaisante, elle, elle a été bien construite,、euh, puis elle est fun. Puis la transmission DSG. n o n Non, la DSG fait une super bonne job. Tu sais, pis, je veux dire, elle a, a été testée, cette voiture-là. Ça fait deux ans qu'elle est sortie ailleurs. Tu sais,、mm. les petits trous, mais ces petites choses-là, ça, ça a déjà pas mal été trouvé en majeure partie. Fait que,、euh, non, ça va être amusant. J'ai bien hâte d'essayer、euh, la voiture pour un, un vrai essai. On va espérer、euh, milieu o u début septembre. Si,、euh, si je peux l'avoir dans ce temps-là. Mais la plupart des. des vrais grands journalistes automobiles vont déjà repasser dessus, donc je vais pas ê t r e capable de l'avoir probablement pour le mois de septembre. Donc, ça va faire le tour pour ça.、Euh, je vais y aller avec un, un essai. Je vais y aller que mon,、euh, mon essai routier, bon, ça fait déjà une couple de semaines. J'ai tellement d'autos ces temps ici, ça, ça, ça s'en vient presque épeurant, Déjà,、mm. euh, Tu sais, l'année passée, quand on a commencé le podcast, j'avais une auto deux semaines, à peu oui, près. Des fois, c'était une、direct. auto par mois. Tu sais,、ouais. fait là, là, je cherchais des, des fois, je cherchais des bons, on va, on va parler de nouvelles, on va parler de la fin de la même. Là, c'est, c'est, je voudrais parler de nouvelles. Je serais même pas, je, je, je serais même pas où je mettrais ça.、Euh, je vais vous parler de la Nissan m i c r a 2015. Ça fait déjà une couple de semaines que je l'ai essayé. Mon article n est pas encore sorti sur Kijiji. Ça va venir,、euh, j'ai,、euh, décidé d'aller c CT, Cadillac CTS puis、euh, Kia K900.、Euh, ceux qui écoutent le podcast,、euh, la semaine qui sort, vous allez avoir l'article de la Kia K900 cette semaine sur Kijiji puis je vais en parler sur l'émission de la semaine prochaine. Parce que je voulais mettre en ligne la CTS puis la K900 un après l'autre, parce que c'est des voitures qui compétitionnent un contre l'autre. Mais la micro, ça fait un petit bout, je l'ai faite, ça serait le temps que, que j'en parle un peu. Donc, le. petit bébé joufflu. Ouais, petit bébé joufflu. Ben, moi, je l'ai trouvé vraiment cute, cet auto-là. Puis,、euh... Moi, c e s t s û r j'ai eu la, la bleue caspien, là. C'est pas, c'est pas, u n e noire avec des accents. Parce qu'on peut l'acheter, le modèle,、euh, tout équipé, le modèle a s e r avec des miroirs de couleurs différentes. On peut avoir des miroirs orange ou rouge. On peut acheter avec des accents, des bandes de couleurs, des choses comme ça. Fait que c'est, on peut la personnaliser un peu. Mais j'aime beaucoup le look que Nissan y a donné.、Euh, tu sais, je veux i r la m i c r a Je ne sais pas si vous autres vous vous en rappelez, là, mais la Micro, ce n'est pas un nouveau nom. Non, ça, non, non, ça existait、vrai. dans les années 80. Mon cousin en avait une. Une petite、okay. voiture quelconque. Oui, oui. Ça,、okay. ça s'est vendu au Canada de 84 à 92. Un peu le même principe que la Mini, par exemple. À côté du modèle actuel, c'était vraiment minuscule. Oui, c'était une boîte carrée aussi. Ce n'était pas, pas hyper j o l i Un peu de la façon des premiers Firefly. Oui, dans, dans ce genre-là. C'est dans le temps des, des petites voitures. Oui. Puis、euh, pourtant, ça se vendait encore au Japon, pas en Europe.、Euh, elle se vendait encore jusqu'au jusqu nouveau modèle. Il y a eu des versions beaucoup plus、euh, vitaminées de ça aussi. Oui,、ouais, ils ont. version sport puis toutes sortes d'affaires. Oui, c'est ça. Puis on, ils, ils ont mis à jour le modèle là-bas. Là. Nous autres, ils e t disparu,、oui. mais n o u s autres, i l y avaient des, des nouveaux modèles à chaque、ils、quelques ont années. ont c n t i n d'évoluer. C'est ça, c'est ça. Puis. i ont été a b a n d o n n é ici. Ils t a b a n d o n n é ici, c'est ça. puis,、euh, bon, pour 2014, comme modèle 2015, cette année, elle revient,、euh, p u i s i n i s s a n t à l'avant seulement au Canada. Les Américains, eux autres, l'ont pas. Elle est pas en vente aux États-Unis, seulement au Canada. Ça, c'est, c'est rare, normalement, qu'un constructeur va décider d'amener quelque chose au Canada puis pas le vendre aux États-Unis parce que c'est moins payant, hein, tu, sais, tu peux en mettre plus. Sur un bateau, ouais, puis en importer tout ça. Un p e s véhicule s comme ça, il y a moyen d'en vendre des tonnes de copies si on le met dans le bon marché. C'est pas comme d'importer un véhicule qu'on va en vendre 12 par année. Non. Ça, ça, ça va se vendre pas mal. J'en ai vu quand même pas mal sur la route. Il, a, il commence à en avoir un peu.、Euh, donc, c'est ça. Eux autres, les Américains, ils l'auront pas. Puis, tu sais, je veux dire, je suis content que Nissan aille au moins essayer ici. Puis, l a v e n d r e ici parce que, normalement. Ça va se vendre. Oui, oui,、ouais, ça, ça va, ça va vendre. se vendre.、Euh, ouais. Puis, tu sais, parce que normalement, les Américains en veulent pas. on le reçoit pas, u n peu comme la GTD, <rire> la Golf GTD. Mais,、euh, tu sais, la, la Micron, on l'a. Pis u il y a aussi Kia qui le fait avec,、euh, le Rondo. Le Rondo se vend pas aux États-Unis. Il se vend、okay. juste ici. Donc, e u i s il se vend en Europe. Mais il se vend pas, il se vend pas aux États-Unis. Fait que c s t c'est, y a certaines voitures comme ça. Pis u chapeau constructeur. Certains qui, constructeurs, qui, qui constructeurs comme ça. Ouais, certains constructeurs comme ça.、Euh, donc, bon, l'extérieur, c'est, ça beau, est un auto budget. Euh, moi,、j't... ils ont travaillé quand même fort sur le design. Si on regarde, tu sais, l'avant, ça ressemble un peu aux autres produits. Ça elle, ressemble un elle peu peut-être un j o e o u i e l e est sympathique. Elle est vraiment cute. Les p h a r e s sont beaux. J'aime, j'aime l'avant. Juste les petits accents chromés. e u tu sais, e une belle face. Elle est pas, elle est pas, c'est pas un char qui est laid. Tu sais, c'est pas comme la mirage. Je veux pas, je veux pas taper ça, je veux pas taper ça mirage. Mitsubishi a essayé quelque chose. C'est un char budget. C'est un, c'est un auto oui, pour... Ça a l'air d'une boule de barbe à papa, là. Oh,、ah, ben, c'est, ok. On t capable d'avoir dans la même couleur, en plus. Ouais, c'est ça. Ben, ils ont, ils ont, au moins, ils ont essayé avec des couleurs. J'en ai vu une verte, pis j'en ai vu une rose sur la route. C'était comme,、Mopole. oh, polite. Ben, tu sais, c'est correct qu'ils donnent, qu'ils donnent le、là. choix de、couleur. c o u l e u r C'est ça, je sais pas, dans, tu sais, dans dix ans, comment... Dans cinq Après, ans, comment ça va se revendre? Il a essayé de vendre une f o r d compte au q Aqua.、Ouais. Il avait été obligé de descendre <rire> le prix de quasiment 1000 parce que personne n'en voulait. Personne n'en voulait, moi.、Ouais, c'est juste à、ça. cause de la couleur. Là, le char était impeccable, mais la, la couleur était complètement démodée. Ouais, mais c'est ça. À un moment donné, c'est parce que tu as, as des moments pour des couleurs, puis tu as des moments où ces couleurs-là devraient juste disparaître de la planète. Aqua a été comme ça à un、ah, moment donné? Brûlé. Ouais, orange brûlé. o u i ou orange brûlé.、Euh... pas mal disparu du marché, quoique si on fait un FRS orange brûlé. Mais on va revenir à nos,、euh, à nos moutons.、Euh, ça, le, le, design est beau de la, la micro. Moi, j'aime beaucoup son avant. Bon, moi, j'avais le modèle SR. Fait qu'on a les lumières, les p h a r e s anti-brouillards. J'avais, tu sais, des beaux p h a r e s à l'avant.、Euh, okay. Hein, le kit de, u n petit kit de jupe, un petit aileron à l'arrière,、euh, tu sais. Mais, mais tu sais, pas de clignotants, c'est miroir. Faut pas aller, c'est pas un auto haut de gamme. C'est un auto quand même de base. Mais ils ont fait un beau travail. Même le toit. Quand tu regardes le toit, il y a des espèces de vagues qui ont été comme incrustées dans le toit. C'est,、euh, c'est comme des espèces de, de, de, de, de c'est creusé. Puis ça fait comme des, des ronds. Puis on dirait vraiment comme une vague d'eau qui s'en vient. Puis je, je me suis dit, Ah, C'est rare, puis ça prenait bien un auto budget pour qu'on prenne le temps de mettre un design dans le toit de l'auto. Bien, J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je trouvais que c'était bien.、Euh, pour, Le reste de la voiture, même l'arrière est joli. Le, les feux arrière sont, sont bien proportionnés. Le coffre est quand même assez grand.、Euh, J'ai réussi à aller faire mon épicerie avec. J'avais mis 7 sacs d'épicerie dedans. Tu sais, Les sacs réutilisables. J'avais réussi、oh. à mettre. À, à rentrer sept sacs d'épicerie dans le coffre. Que, je veux i r c'est quand même une voiture qui est assez spacieuse.、Euh, pour l'intérieur, bon, c'est sûr, il n'y a pas de siège en cuir. Et bravo, là,、euh, Parce que, tu sais, à un moment donné, sur un auto que tu dis budget, aller offrir du cuir un, qui est une qui normalement une option à 2 000, 2 500 ça, ça enlève un peu le côté budget de l'auto. Euh, non, si je parle de, de, de j'ai oublié de parler des roues à l'extérieur, ça, ça, vient de base, le modèle de base vient avec des roues de 15 pouces, pis u des enjoliveurs, fait qu'on appelle des, c a p s de roues, <rire> communément.、Euh, p u i s avec les modèles plus haut d e g a m m e moi, j'avais des jantes en aluminium de 16 pouces, là, qui é t a i t qui é t a i t quand même,、euh, quand même bien.、Euh, p u i s je parlais des accents tantôt. c'est,、euh, il y a le choix de cinq couleurs. Dans vos accents pour le modèle SR. Vous avez le choix de orange, je pense rouge, puis bleu, puis une couple d'autres couleurs.、Euh, bon, si on retourne à l'intérieur, parce que c'est juste en dedans, en dehors, en dedans, dehors,、euh, le volant n'est pas ajustable、euh, télescopique, juste en hauteur. Mais bon, c'est une petite voiture, on n'a pas comme tant d'espace que ça de toute façon.、Euh, la finition intérieure, oui, c'est du plastique dur, mais.、Euh, On a quand même pris le temps de s'arranger pour que, tu sais, les... L'agencer.、Bon, l'agencer pis que ça arrive bien ensemble. Tu sais, il n'y a pas d'espace qui ne devrait pas être là ou, tu sais, tu regardes la, la finition intérieure pis c'est bien fini. Tu sais, ça n'a pas l'air pas de gamme, là. C'est bien fini.、Euh... côté connectivité, bon, il n'y、bon, a pas de siège chauffant non plus.、Euh, côté connectivité, Il y a un radio MFM à c d qui peut lire les MP3 pis u il y a une prise, une prise auxiliaire. Il y a du Bluetooth, mais le Bluetooth c'est simplement pour faire des appels main libre. On peut pas écouter、euh, de la musique à travers le Bluetooth.、Euh, il y a une prise USB où on peut brancher un iPod pis u on peut contrôler vraiment quand on regarde, quand on regarde le, la radio. Il y a un bouton iPod dessus. ça nous donne le contrôle de notre iPod. Fait qu'on peut changer de chanson ou、euh, on peut faire une pause, des choses comme ça,、euh, avec l'iPod e branché avec le fil. Donc, on peut quand même contrôler ça. Mais il n'y a pas de, de Bluetooth, audio, Bluetooth, quelque chose que moi, je me sers tout le temps. Là, mais tu sais, je veux dire, dans une, je suis capable d'accepter que ça n'existe pas. On me donne des ouais, ben, alternatives. Tu sais, un véhicule comme ça, dans un sens, c'est quelqu'un qui va s'acheter quelque chose de neuf, de plus économique au lieu d'aller s'acheter quelque chose d'usagé. Fait que. C'est un dans l'autre, il l'aurait pas plus su. C'est ça, exactement. Donc, c'est quand même bien. Puis là, ça, c'est sur le modèle SR. Si vous prenez le modèle de base, le modèle S,、euh, là, vous allez avoir, là, moi, j'avais vite électrique, miroir électrique, la climatisation t o u t ça. Si vous prenez le modèle S, celui qui est annoncé en 1995、euh, à la télévision, avec le gars qui meurt tout le temps, là,、euh, Ben, là, vous allez avoir、euh, pas, d pas de climatisation, des vitres à bras,、euh, pis u pas de barreur électrique s et tout ça, c'est tout manuel. Donc, c'est vraiment, tu sais, retour à l'ancienne, là, quand on prend le modèle bas de gamme, le, le modèle d'entrée de gamme, c'est retour à l'ancienne. C'est pas rien, pas de commodité, là, comme on peut dire, pour débarrer porte à distance, des choses comme ça, même pas de climatisation. Il y a probablement un marché pour ça. Quelqu'un qui veut une voiture pour l'hiver parce qu'il y a une auto l'été.、Euh, oui, ça, en fait, ça. ça en fait des véhicules très fiables parce que sur la run, on ne peut rien casser, il n'y a rien. C'est ça.、Ouais, c'est ça. À un moment donné, la, la, la technologie et ces affaires-là, ça, ça vient que ça b r i s e Des fois, ça coûte cher à réparer. Ça, c'est simple. Ça fonctionne bien. Puis, comme je disais, quelqu'un qui veut une voiture pour l'hiver ou quelqu'un qui n'a vraiment pas de budget et qui a besoin d'une voiture quand même, c'est quand même très bien. Puis. Le reste de la voiture est bien aussi, je veux dire. Le moteur est quand même assez puissant. Là, on parle d'un 4 cylindres d'un point 6 litres qui produit 109 chevaux, mais pour la grosseur de la voiture, c'est quand même,、euh, très bien. l e s places a r r i è r e c'est quand même, hein? o u i s n peut pas. Il y a u accent s C'est le même genre. C'est le même genre, mais c'est le même moteur que dans la, la Versa.、Euh, mmh. donc c'est pas hyper puissant, mais c'est c'est, c'est, c'est, c'est suffisant pour ça.、Euh, ce que j'ai oublié pour l'intérieur, la ligne de toit est vraiment haute, C'est, c'est vraiment incroyable,、là. Pour la grosseur de la voiture, l e toit est vraiment comme bombé quand o n le regarde. J'étais assis dedans, je regardais au plafond, pis j'avais au moins un 6 à 8 pouces avant de me taper la tête au plafond, là. Fait que c'est comme, je regardais ça, je dis, hey, j'aurais aimé ça,、euh, que, qu'un de mes collègues de travail s'assoit dedans, il mesure 6 pieds 4. J'aurais aimé、oui. ça qu'il aille s'asseoir dans l'auto pour voir comment que lui, serait dans cette auto-là, parce que, moi, je trouvais que l'espace était vraiment,、euh, super, pis u tu te cognes pas les coudes, même sur la personne à côté, On, on, on se, on s revient toute la fin de semaine avec la petite famille, pis u pas de cognage de coudes, rien. C'était vraiment super bien. Pis u même les places arrière,、euh, on e s t allé manger au restaurant avec un, un, de mes amis, plus ma femme pis u mon garçon, pis u eux autres étaient assis en arrière, nous autres on était assis en avant, pis u il y avait de la place en masse, pis pas personne qui s'est plaint, qu'il y avait pas de place. Donc, être assez spacieuse, malgré sa grosseur. Mais avec le, avec le véhicule plein, le moteur se plaignait-tu, lui Pas plus qu'il faut. J'ai pas remarqué qu'on avait hyper la misère, mais là, je veux dire, il y a b a u c p de c h o s e C'est sûr, il faut、tu、être sais, raisonnable aussi. Là. Ma femme pèse pas 300 livres, mon gars non plus. Donc, le poids, si on serait parti 4 gars、euh, dedans, peut-être que là, ça aurait commencé. 4 gros gars, ça aurait peut-être. Forcer un peu, mais j'ai senti que、un、le quatre moteur. q u a t r e gros gars qui débarque n t d'une m i c r a ça peut avoir l'air un peu bizarre aussi. Ça pourrait, ça pourrait aussi attirer la t t e n t i o n Ça pourrait porter à confusion. Peut-être. Mais bon, non, j a i pas senti que le moteur manquait tu sais, de, de, de souffle, quelque chose comme ça. ça. Ça a quand même bien été tout le long.、Euh, bon, de série, bon, le moteur sans,、euh, 4 cylindres, 109 chevaux, 107 livres p i e d de couple.、Euh, série, de série, c'est une boîte manuelle à 5 vitesses. puis, vous pouvez avoir une boîte automatique à quatre vitesses. Donc, c'est une boîte、okay. automatique de base. C'est une b o î e a a t i q On reste dans le de base. On reste dans le, d a s pocheur. e u j'ai pas trouvé que la, la, la, transmission à quatre vitesses était mauvaise. Sur l'autoroute, une cinquième, puis peut-être une sixième vitesse aurait été intéressante. Mais, Ça a fait un travail pareil. C'est je... un petit véhicule urbain.、Oh, oui, c'est ça. C'est fait、oh. pour aller travailler, aller se promener en ville. Ce n'est pas pour faire le tour de la Gaspésie non plus. C'est ça. Mais bon, je veux dire, quand même, vous allez voir, les consommations d'essence sont quand même pas super.、Si euh, donc, c'est ça. Comportement routier, ben, elle, elle, elle, moi, je l'ai trouvé confortable. Je n'ai pas trouvé que c'était, comme tu disais tout à l'heure, un tape-cul. <rire> moi, j'ai ai aimé la conduire. Franchement, je l'ai conduit pour la semaine. puis... Je me suis posé la question, est-ce que je me promènerais là-dedans toujours à la semaine longue? Puis ma réponse, ça a été, ça ne me dérangerait pas. Tu sais, ce n'est pas une voiture que je me serais dit,、hey, je ne me verrais pas me promener là-dedans. C'est bruyant, c'est désagréable. désagréable ça, t'sais. Non, pas du tout. Euh, même à l'intérieur de l'auto, c'est quand même assez silencieux. C'est pas,、euh, on n'entend pas le moteur trop. Ils ont quand même bien sonorisé. Euh, fait que j'ai trouvé ça bien. La seule chose qu'on entend plus, tu sais, des fois tu te dis avec une transmission à quatre vitesses pis u un moteur à quatre cylindres qui va tourner souvent trop vite sur l'autoroute, tu vas l'entendre, tu vas penser qu'il était assez à côté de toi dans l'auto. Non. Ce que j'entendais le plus, c'était le bruit des pneus. Sur la route, parce que c'est des pneus à faible résistance de roulement. Puis il était un peu plus bruyant. Fait que ce que j'attendais le plus, c'était vraiment les pneus plus que le moteur. Un peu comme avec des pneus d h i v e r Ouais. Mais à part de ça, c'est bien. Mais ça, comme je disais, sur l'autoroute, on est à peu près à 3000 tours.、Euh, donc, fait q u on, on sent que le moteur tourne un peu plus vite. Puis avoir une cinquième ou une sixième vitesse, ça aurait baissé ça peut-être un peu à 2000, 2500. pis ça aurait peut-être aidé la consommation. m a i si s je regarde la consommation d'essence, e、euh, Nissan annonce 8.6 litres au 100 k m e n ville pis u 6.6 litres au 100 k m s u r route avec la boîte manuelle.、Euh, boîte automatique, c'est 8.8 litres au 100 en ville, 6.6 litres au 100 sur route. Pis, u、euh, moi, dans mon essai, ben, c'est du combiné.、Euh, j'ai fini ma semaine à 6.2 litres au 100 k m Fait que c'est quand même bien. Oui.、Ouais. Euh, Selon ce que j'ai entendu, c'est peut-être un peu plus haut que ce que la Mirage peut faire, mais. Oui, le mirage est pas regardable. Comme, ben, comme, tu sais, comme tout, j'aimerais autant avoir peut-être une consommation un peu moins bonne si vraiment elle l'est, parce que j'ai pas conduit u Mirage, fait que je veux pas aller sur, ah, j'ai entendu dire que. J'aimerais ça, tu sais, j'aimerais ça l'essayer pis voir vraiment comment est-ce que je peux avoir dans mon trajet régulier que je fais à tous les jours. Parce que moi, c'est toujours le même trajet que je fais, h e pas, j'ai l'auto, mon auto de p r e s s e je la roule pour aller travailler pis je reviens chez nous matin et soir. Pis des fois, le midi, je vais me promener dans toujours les mêmes routes pour tester des affaires, des choses comme ça, prendre des photos et tout ça. Pis u me faire une idée pis essayer les technologies dans l'auto. Fait que, c'est toujours pas mal la même chose. Donc, la consommation d'essence peut être semblable d'un modèle, tu sais, quand les modèles sont comparables. C'est sûr qu'avec, tu sais, le Kia K900, le moteur V8 de 5 litres, j'ai pas la consommation、ouais. de la Micra, tu sais. Pas l e part, j pas ça, plus, là. Je... Mais, tu sais, à, à modèle comparable, normalement, je devrais avoir des consommations similaires. Euh, pis ça, 6.2 litres, j'ai trouvé que c'était, t i c'était ben correct pour la voiture que c'est, pis u pour le confort qu'elle donne, pis tout ça. Fait que c'est pas, T'sais, faut pas ensemble se dire.、Ah, Ensemble de l œ v r e o u a i c'est ça. Faut pas dire, ah, c'est une voiture budget.、Euh, je veux pas rien savoir de ça. C'est une... pas... pas une bonne voiture budget. C'est une bonne petite voiture.、Okay. Que, si vous êtes sur le marché pour une petite auto, puis vous faites beaucoup de villes, puis vous, vous stationnez souvent au centre-ville dans, tu s s par stationnement parallèle, dans, c'est petit, ça se stationne bien. Ça consomme pas trop d'essence. Puis en plus, moi, je la trouve cute. Fait que peut-être. Sais, je, je suis peut-être dans le champ, c'est peut-être personnel. M. Martin, tu as dit que tu l'as trouvé belle, toi aussi. Jean-François, tu l'as vu. Tu l'as trouvé sympathique. Essayé... Oui, j'aimerais bien ça l'essayer, vu que je suis en train de magasiner une voiture tranquillement. C'est une bonne petite voiture. C'est sûr, vous avez. Des choix différents. Les, les prix,、euh, ça commence, comme je disais, ça commence à 9 995.、Euh, oh, okay. euh, transport préparation, là, 11 398.、Ah, c'est quand même c'est dans les véhicules les moins chers, sinon le moins cher.、Là. Ouais, super. C'était la moins chère. puis là,、euh, Mitsubishi a descendu le prix de la Mirage pour être. moins cher encore, mais là, tu sais, à un moment donné, ça va être、ouais. le jeu du moins cher, moins cher,、mmh. moins cher.、Euh, si vous choisissez le milieu de gamme, c'est la SV. Là, ben là, vous pouvez avoir le, vous avez le système de téléphone main libre, vous avez la climatisation, des choses comme ça qui, qui sont ajoutées.、Euh, 15198. Puis moi, le modèle que j'avais,、euh, qui est le modèle SR,、euh, avec, bon, le caméra de recul, c'est vrai, la mienne avec la caméra de recul aussi.、Euh, puis la prise iPod, ces choses-là, ben là, vous tombez à 17248 Fait. C'est quand même moins cher qu'une Golf de base. C'est quand même moins cher qu'une Golf de base.、Euh, vous avez, avec le modèle SR, vous avez quand ouais, même les commandes volant, c o m m a n d e s au volants, le vol, vois, la radio, a... le Bluetooth. Il y a quelques, y a quelques années, les, les véhicules de cette catégorie-là, il y a encore des sacrifices à faire pour une petite auto comme ça.、Ouais. Mais il y a juste une couple d'années de ça, c'était le jour et la nuit. On punissait. Oh, et là, on n'est même...、oh, plus puni. C'est un petit véhicule que, gars, on. Il y a quelques sacrifices à faire, mais c'est ça, on, on se sent pas comme en prison.、Là. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, on en parlait déjà sur une autre émission un moment donné. Tu sais, les voitures, tu peux avoir une, une Ford Fiesta avec du cuir dedans. Jamais, au grand, jamais, on t'aurait fait du cuir dans une voiture, une petite voiture ça, comme ça dans le, le temps. l e Ford Festival.、Ouais, euh, c'est ça, tu sais, dans le temps, on te la, punissait pour acheter une petite auto.、T'sais. La première Festival, c'était la même chose. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a dépassé ce temps-là. Fait que la Micro, c'est une. pour, pour la voiture qu'elle est,、euh, c'est, c'est, s u p e r bien, elle est vraiment belle, elle a un beau look, e、euh, n rouge, moi je l'ai vu e au salon de l'auto en rouge, elle était vraiment belle, elle m'a tapé dans l'œil vraiment, directement là, pis u je me disais, t'sais, t'sais, tu sais, tu v e u x a v o i r quelque chose qui sort un peu du lot, là, pis tu veux pas nécessairement payer trop cher, là, une petite,、euh, une petite micro SR noire avec,、euh, Avec les,、euh, le, le kit d'apparence rouge, là, les,、euh, les miroirs rouges, avec l'aileron rouge en arrière. Tu sais, donnait un、le、kit, un de look de Nismo de un de peu. o u a i s mais tu sais, tu donnes、ouais. un look Nismo un peu, là.、Euh, ce qui change les miroirs de couleur, des choses comme ça, là, ça, ça peut avoir de la gueule.、Là. Fait que、euh, c'est une bonne petite voiture. Si vous êtes sur le marché pour ça, allez la voir. Puis vous allez voir, ça ne fera pas nécessairement un gros trou dans votre portefeuille. Puis c'est une voiture que vous allez probablement pas mal apprécier. Moi, je l'ai appréciée pas mal. Puis. Dernièrement, j'ai conduit bien des affaires différentes, p e u j'ai, j'ai, j'ai pas été déçu du tout, du tout. Ça, ça, a très bien été. Donc, messieurs, on va finir là-dessus. C'est, même si c'est juste moi qui ai parlé pendant toute l'émission, parce que c'est ça. Mais j'ai tellement de taux en avant de moi. Si je pouvais, si, si, si, si,、euh, si je voulais, on pourrait faire juste des essais de taux pendant les trois, quatre prochaines émissions, mais,、euh, on va avoir aussi,、euh, Euh, on va avoir aussi d'autres sujets. On va revenir sur les,、euh, les auto-électriques s avec Simon-Pierre de, de l'Avec et des choses comme ça là, donc dans les prochaines émissions. Mais、euh, la prochaine, je vais vous parler de la Kia K900. Puis、euh, Jean-François, tu vas nous parler du、euh, Festi Drag 2014. Exactement, oui, c'est ça. OK. Donc,、euh, c'est ça. Pour aujourd'hui, on va finir avec ça. Donc, messieurs, si les gens veulent vous rejoindre, comment font-ils cela、euh, Jean-François.、Euh, par Twitter, à JFLIEU. Puis aussi, il、euh, y a mon blog、euh, qui, qui, est, qui est en train de mourir, qui n'a plus rien, qui est le <rire> désert total. Il agonise lentement. <rire> que je devrais recommencer.、Euh, C'est jeffbeaulieu.ca. Puis、euh, toi, Martin Moi, ben, on peut me rejoindre sur la plupart des réseaux sociaux、euh, par Martin Sagalol, juste mon nom. Sinon,、euh, j'écris parfois sur le site du podcast Auto. Ouais, tu nous as, tu nous as pondu un article,、euh, la semaine passée.、Oh. C'était, c'était le re retour sur ton,、euh, ta chronique que t'avais u fait sur les technologies automobiles、euh, qu'on pense qui sont neuves, mais qui ne le sont pas. Oui,、euh, le, le, le, sujet avec un titre introuvable. Ouais, c'est ça. Donc, donc, <rire> si les gens veulent aller lire ça, juste aller sur、euh, podcastauto.ca, pis u c'est,、euh, c'est sur la page principale. Vous allez trouver ça si vous descendez un peu. Euh, sinon, euh, dans le menu, là, vous allez dans、euh, articles écrits, pis u vous allez trouver、euh, l'article de Martin. Euh, c'est ça. Pis, u moi, si vous voulez me retrouver, bien, sur Twitter, c'est a s k a l a z o r、euh, m o sur Facebook, on a une page pour le Podcast Auto. On a aussi un, e page Twitter, un, une place sur Twitter pour le Podcast Auto qui est à Podcast Auto. Puis, si vous voulez,、euh, nous écrire, ben, vous pouvez nous écrire à lepodcastauto.gmail.com pour,、euh, pour j'ose avec nous poser des questions, des choses comme ça. On va se faire un plaisir de vous répondre. Donc, là-dessus, messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir été、euh, là avec moi, puis on se dit, bien, à la semaine prochaine. Bye-bye. Bye. bye. bye. a、ouais. u revoir. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi pour parler automobile, peut-être l'un des plus grands spécialistes de la province, Benoît Charette, que vous pouvez voir entre autres dans l'émission RPM présentée les samedis et dimanche s matin à VTL et les chroniqueurs aussi au niveau de l'écrit dans diverses publications. Benoît Charette est avec nous. Bonjour, Benoît. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, un des plus grands spécialistes. Suis-je trop modeste? Bon, <rire> la, la modestie ne m'étouffe pas, mais bon. Euh, je travaille beaucoup dans le milieu, effectivement. C'est parce qu'on a des emplois peut-être un peu publics que d'autres.、Euh, avec RPM, je suis le réseau Cogeco à travers le Québec. Je suis également、euh, propriétaire de l a n n u e l de l'automobile, l a n n u e l des véhicules d'occasion. Je travaille pour différents magazines. Effectivement, disons que je ratisse assez large.、Euh, on est dans l'auto 24 heures par jour, donc,、euh, Ça fait immanquablement de nous des spécialistes à un moment donné <rire> ou un autre. Là, évidemment, comme à tous les mois de juillet, je suis enfermé dans mon sous-sol à finir l a n n u a i e de l'automobile. Il nous reste à peu près trois semaines, un mois de travail pour、euh, la, la version 2015. Donc,、euh, on court les derniers,、euh, lancements, là, Cette semaine, j'ai envoyé des collègues, parce que moi, je n'ai trop, je peux pas partir,、euh, mais il y a la Subaru Outback, cette semaine, qui est présentée à Terre-Neuve. Nissan fait un, on appelle ça un All Product Long Lead. C'est-à-dire qu'on, tous les nouveautés de l'année sont réunies en un seul et même endroit. Dans ce cas-ci, c'est au siège social à Nashville, aux États-Unis.、Euh, où j'ai envoyé、euh, Daniel Ruffian, un de mes collègues, là-bas. La semaine prochaine, je me suis gardé le Ford Expedition qui va changer pour 2015. On a également le Dodge Challenger qui change pour 2015. On y va dans deux semaines. Et la Cura TLX dans trois semaines. Après ça, ça va pas. Pas mal être la fin là, de ce qu'on a <rire> ça, ramassé.、Là. Ça va être un petit peu plus tranquille, mais là, j'en profite parce qu'il y, y a une nouvelle qui est tombée et、oui. euh, spécialiste que vous êtes, je me suis dit, on va en jaser avec quelqu'un qui s'y connaît. La Colombie-Britannique a annoncé que sur trois tronçons d'autoroute, et c'est une première au Canada, on va permettre une limite maximale、euh, située à 120 km/h. Il y a d'autres provinces canadiennes, entre autres au Nouveau-Brunswick, où est-ce qu'on a des autoroutes à 110 km/h. e、euh, Pourtant, au Québec, c'est 100 km/h à la limite, même si On accepte chez les policiers、euh, qu'on roule plus vite que ça.、Ouais. Premièrement, même si ça semble être contre nature, comment ça se fait qu'on accepte aux gens d'aller plus vite? Bien, il faut, faut comprendre deux choses.、Euh, les voitures aujourd'hui, on n'est pas en 1950.、Euh, les voitures aujourd'hui, roulées à 120,、euh, ça ne pose aucun problème. Les voitures sont mieux faites qu'avant, sont plus sécuritaires. Ça ne veut pas dire qu'on peut nécessairement aller plus vite. Mais on tolère déjà. Moi, je roule 120, là, puis je suis très honnête. Je roule 120 depuis 30 ans,、euh, Puis j'ai eu un billet pour excès de vitesse dans toute ma vie sur une autoroute. Puis c'est de ma faute. Je parlais avec ma blonde, je ne regardais pas, je roulais à 127, puis je me suis fait ramasser. Bon, ça fait une dizaine d'années, si ce n'est pas 12. Mais c'est le seul billet que j'ai eu sur une autoroute. J'ai toujours roulé à 120. J'étais à Québec、euh, vendredi matin dernier. J'ai vu pas moins de six policiers entre Montréal et Québec. Puis j'étais en corvette jaune. C'est assez dur à manquer, une corvette jaune. Puis je passais à 120, d e 26 policiers. Personne ne m'a arrêté. Donc, on tolère déjà 120 partout. Alors, pourquoi ne pas le mettre à 120 et dire bon, ben, écoutez, on n'a pas de tolérance à 120? On ne jouera pas aux hypocrites. On le tolère déjà. Parfait, on va le mettre à 120. b i e à 125, vous avez un billet. Oui. Bon.、Euh, Est-ce que c'est ça où on se dit, bon, de toute façon, il tolère 120? Parce que, tu sais, la vitesse officieuse, ces autoroutes, c'est 120. Bon. 100,、euh, euh, même les policiers réalisent. <rire> Puis moi, j J'ai fait, fait l'exercice. J'ai suivi un policier il y a à peu près trois mois. e、euh, u i s on roulait 116, 117, 117, 118,、euh, on a roulé, il a roulé ça pis, pis il t a p a e les lumières étaient pas sur le taux, il s'en allait pas nulle part, là. Il devait faire un tronçon d'autoroute pour aller prendre un autre embranchement pis u lui aussi il roulait dans ces vitesses-là parce que c'est la vitesse à laquelle tout le monde roule. Bon. Il y a différentes cultures où on a différentes vitesses.、Euh, les gens soulignent souvent l'Allemagne comme un endroit où,、euh, On rêve d'aller. C'est vrai que c'est intéressant, mais c'est une toute autre éducation pour conduire sur des autoroutes sans limite de vitesse. Puis il faut bien comprendre qu'en Allemagne, il n'en reste plus beaucoup de tronçons comme ça.、Euh, de plus en plus, on va limiter parce que, bon, à cause du trafic, la proximité de la ville, il reste quelques tronçons ici et là où on peut se défouler. Ils sont de plus en plus rares.、Euh, mais en même temps, le, le, le bilan routier à la fin de l'année. Et pas plus catastrophique parce、non. que les limites de vitesse sont plus élevées. là. Non, non, je veux s Puis si on l'a fait la preuve en quatre là, plusieurs fois. Il y a pas plus d'accidents mortels en Allemagne qu'il y en a en Suisse ou en Autriche, qui sont des pays voisins qui ont des limites de vitesse. Mais par contre, l'automobiliste allemand est beaucoup plus、euh, discipliné que l'automobiliste québécois. là. Des m o r o n s à gauche qui ont l'eau à voix pis qui restent collés dessus à 100, l ça existe pas, ça, en Allemagne. Parce que tu te fais passer sur le casse, tu fais ça. D'ailleurs, le but. Les ministre... camions ont pas le droit de rouler à gauche en Allemagne. Un camion, c'est à droite. Tu、okay. vois jamais un camion dans la voie de gauche. Alors qu'ici, les gars se promènent avec des limitateurs de vitesse à 100 km heure à dépasser un autre camion qui roule à côté de lui à 99, ça lui prend trois quarts d'heure à passer à côté sur la grande route. Ça, on voit pas ça en Europe. Les camions, c'est à droite. Ça, c'est une、point. notion que le, le ministre des Transports de l'économie britannique, Todd Stone, avançait dans son point de presse mercredi dernier,、euh, que les policiers aient plus d'outils, justement, pour、oui. euh, punir ceux qui sont dans la voie de gauche et qui n'ont pas d'affaires, là. b e n c'est ça. Alors, si on veut amener des changements pour changer certaines vitesses, bien, il va falloir amener des lois qui vont forcer aux gens à mieux conduire. Puis, le problème qu'on a au Québec. Euh, les gens, en général, connaissent peu les lois de la route. Il y a des gens qui collent à gauche parce que la voie de gauche, en principe, c'est une voie de dépassement. C'est pas une voie pour rester collé puis passer sa vie-là. Non.、Euh, c'est une voie de dépassement. Donc, si on dépasse pas, ben, on reste à droite. C'est a u s si simple que ça. Alors, sauf qu'il y a bien des gens qui comprennent pas cette base-là et on se ramasse avec des embouteillages, des fois, qui sont dus simplement à deux, trois personnes. Qui ont décidé que la voie de gauche e s t à eux autres, puis qu'ils y apprennent d'assaut. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, cette semaine, quand j'ai vu ça, je me demandais c'est parce que le Québec, on est plus niaiseux qu'ailleurs. Puis là, de la façon que vous me dites ça, je suis en train de penser que oui. <rire> ben, qu sous certains aspects, je vous dirais que oui.、Euh, puis bon, est-ce que c'est le fait qu'on、euh, se dit, bon, 100 km/h Parce qu'il y a bien des gens qui se roulent à gauche qui disent b e n moi, je m'en vais 100. Alors, je suis à la limite de l'autoroute, je n'ai pas d'affaire à m'en aller à la droite,、euh, même si tout le monde roule 115, 120. Il、euh, y a des personnes. Puis, sur le principe, ils n'ont pas t o r t parce que la limite est à 100. Ça fait qu'eux autres se disent b e n moi, je suis au plus vite qu'on peut aller sur l'autoroute, il n'y a pas de raison que personne veuille me dépasser. Et il y en a qui, qui pensent comme ça. Puis bon, ils n'ont pas t o r t sauf que la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que tout le monde roule au-dessus de la limite. Alors, si vous, roulez pas à, si vous roulez à 100, vous n'avez pas d'affaires à gauche.、Euh, donc, et malheureusement, au Québec, il y a deux, trois générations de conducteurs qui n'ont pas eu de cours. Il ne faut, faut pas oublier que les cours de conduite, ça ne fait pas longtemps que c'est revenu obligatoire. Il、euh, y a eu plusieurs générations de conducteurs qui ont ramassé un auteur à 18 ans,、euh, qui ont été passés un petit test d'une trentaine de questions, de v r a i ou faux, puis ils ont été prendre le volant.、Euh, donc, ces gens-là, Connaissent pas、euh, la route dans la mesure où ils ne sont pas capables d'interpréter souvent les panneaux de signalisation qu'il y a, ne sont pas capables de bien lire les informations que, que leur donnent les autoroutes, et ce n'est pas des très bons conducteurs. Donc, on ne peut pas, avec le peu d'éducation qu'on a, espérer avoir des autoroutes où on a besoin de conducteurs qui ont une grande éducation. Parce que dans beaucoup de pays d'Europe,、euh, l'Allemagne, mais on prend entre autres la Scandinavie aussi, Euh, où on donne des cours de conduite qui durent un an, on doit conduire l'été, on doit conduire l'hiver, on doit faire la preuve qu'on peut conduire sous toutes les latitudes avant d'avoir un permis de conduire, ce qui n'est pas le cas ici non plus. Fait que des gens qui ont pris un cours l'été, qui n'ont jamais conduit l'hiver, C'est complètement une autre conduite. Alors, <rire> on réapprend à conduire l'hiver. Ah Oui, je suis le premier、euh, qui veut. On, on est tous de même. Là, les jeunes, là, on atteint le 16 ans. Pis, là,、oh, okay, je veux mon permis de conduire. Quand est-ce que je vais prendre les cours? On、oh, va me donner une chance de faire ça l'été. On fait tout ben, ça, là. ça. En fait,、euh, bon, c'est déjà bon de prendre un cours, c'est sûr. Mais on vit dans un pays qui a 4 1 s ans. Et conduire l'hiver, c'est une toute autre histoire que e d conduire l'été. Alors, souvent, ben, la première année, on, on réapprend à conduire l'hiver, tout simplement. Donc, on, on a des conducteurs qui ont une, je dirais, une, une formation limitée ici. Et, et malheureusement, ben, ça paraît très souvent sur l'autoroute.、Euh, nous, on prend des cours, et c'est le métier qui veut ça, mais moi, je prends des cours de perfectionnement deux, trois fois par année. Puis, ça fait au-delà de 20 ans. Puis, j'apprends encore à chaque fois que je prends des cours. C'est une formation continue, conduire.、Mm -hmm. euh, les technologies changent.、Euh, les façons de conduire changent avec la technologie qui s'améliore.、Euh, freiner avec une voiture qui a de l'ABS et tous les appuis électroniques qu'on a aujourd'hui, c'est très différent de conduire une auto il y a 20 ans.、Euh, p u i s i l y a des gens qui vont acheter une voiture aujourd'hui. Moi, je, je, reçois encore des courriels régulièrement sur les gens qui me disent, hey, mes freins sautent quand je, quand j'appuie. Ils sautent pas, l'ABS, ça saute. C'est fait comme ça. C'est pour empêcher les, les roues de bloquer. Les gens connaissent pas cette sensation-là pis u ils pensent que leur frein est brisé,、euh, parce q u ils savent pas que ça fonctionne comme、ouais. ça. Donc, il y aurait, dans un monde idéal,、euh, une formation continue à faire tous les cinq ans où les gens devraient retourner derrière une automobile et prendre connaissance des dernières technologies. Parce que quand on a une manœuvre d'urgence à faire ou qu'on a un moment de, de, de panique, on a une seconde pour réagir. Si on ne connaît pas vraiment la voiture dans laquelle on se trouve, une seconde, c'est jamais assez. On ne réagit pas, on gèle.、Ouais. Là, ben, là, on cause des accidents ou on se blesse. Alors, c'est une question d'éducation.、Euh, tous les gens qui ont un métier, qui sont sérieux dans le métier qu'ils ont, vont aller faire une formation à l'occasion pour se remettre à jour parce qu'il y a des nouvelles technologies qui sont arrivées, il y a des nouveaux outils qui existent, il y a des nouvelles façons de travailler. Bien, Ça devrait être la même chose avec un permis de conduire. Je veux que vous me parliez, avant qu'on se quitte,、euh, de quelque chose qui a frappé l'imaginaire aux États-Unis, l'expérience du Montana. On a décidé pendant une、oui. période de temps, plus de limite s de vitesse, et le résultat, contre-nature encore une fois, baisse du taux de mortalité. Ah oui, puis là, finalement, on a eu des remords, p u on a ramené limite e s l s de vitesse. <rire>、euh, en fait, Faut avoir été au Montana. Des gens qui sont déjà allés dans les prairies canadiennes,、là. Pensez à Saskatchewan,、oui. Bon, ben, transposez ça, traversez la frontière, vous êtes au Montana,、euh, je dis toujours à la blague, c'est le genre d'endroit où tu peux regarder ton chien se sauver pendant trois jours, puis tu ne l'as pas encore perdu de vue, il <rire>、euh, y a des lignes droites, là. Tu peux mettre une corde, une brique, t'endormir, puis tu peux te réveiller au bout de trois quarts d'heure, puis l Tu es encore d e s u l Tu vas encore être sur la route, là. Donc, ils ont décidé, puis c'est des endroits où la population est très, Rare, la, la, la, densité de population est faible. Alors, on avait décidé de dire, bon, ben, écoutez,、euh, allez-y. Bon, c'est pas tout le monde qui roulait à 200 000 à l'heure, là. Faut bien se comprendre. Non, à Manig, c'est parce que... que la route, a une vitesse naturelle aussi. Oui.、Euh, on se sent pas en confiance tout le temps, là. C'est pas, c'est pas parce que c'est sans limite que je vais rouler 200、voilà. 000 à l'heure, là. Exactement. Puis, il y avait des grands, grands bouts de route absolument、euh, au milieu de nulle part. Et,、euh, finalement, l'opération s'est bien déroulée, sauf qu'il y a eu des pressions de citoyens de dire, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas rouler à la vitesse qu'on veut, bla, bla, bla. Finalement, ben, bon, on a reculé, on a ramené des limites de vitesse.